Et euh, je me rends compte que je pas censé dire la phrase d'intro parce qu'on a arrêté à partir de l'épisode 200. Mais comme j'étais un cave, je l'ai dit pareil. <rire> Bienvenue tout le monde. <rire> Et avec moi, pour m'épauler dans mon idiotie sans limite, Jonathan Turcot. L'araignée, l'araignée, elle est un être singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. Attention, car l'araignée est là. Je suis bon, hein? Hé! Hey! Euh, j'ai plus le reste par exemple non on n'en plus <rire> allô allô Comment -tu va? bye non, non. c'était l'édition musicale <rire> Oui, c'est ça euh, à toutes les trois émissions on fait euh, une comédie musicale oui c'est ça il <rire> y en a pas de podcast musical la même c'est vrai hein c'est probablement parce que ça serait une idée de merde mais bon <rire> ça hein on le dira pas trop fort <rire> J'avoue que ai tu les critiques, tu sais. J'ai joué à Resident Evil 7. <rire> <rire> Mais tout sur le, de la, sur le beat de la tune de Spider-Man, j'aime ça. ça, c'est juste Spider-Man. <rire> je, je pense sincèrement qu'on devrait prendre cette idée-là puis plus jamais n'en reparler. Mais ça, c'est c'est rien <rire> que moi, là. Peut-être que je me trompe. Eh <rire> hey non, on va faire un sondage, ça va, ça va marcher. <rire> <rire> sondage. Qui veut qu'on chante un épisode sur trois Je suis le thème de la reine. Ouais, c'est ça. <rire> euh, hey, bonjour. Hey, bonjour. Ben oui, toi. Ben ouais, ouais. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man Homecoming et euh, donc les retrouvailles, si je me trompe pas, en français, c'est ça euh, Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je lis en anglais, c'est question de pas comprendre le trois quarts des jokes, mais <rire> la vie est belle, hein Tu, tu me juges Non, oh, ouais. t'es juge pas. Tu fais bien. Je lis en français. Tu fais bien. Ah ouais, ok. Ben écoute, non, on va, toi, on, on va pouvoir comparer. ouais non la 3D je l'avais aussi puis ah c'est un sweet fuck ah là c'est pas vrai là il y avait comme pas de scène en plus tu sais d'habitude ils font des scènes qui te pichent des affaires à l'écran pour euh, justifier le 3D mais semble ça y en avait pas un jouage de yo-yo euh, n'importe quoi là tu sais qui justifie ouais, même pas pas un bolet pas euh, tu sais un, un building qui s'effondre dans ta face rien okay. partout je pouvais même pas moi le prendre pas en 3D parce que les j'arrête t'es tout de la merde ceux qui étaient pas en 3D ou ton cinéma avait juste vraiment pas de version 3D? non il y avait juste pas de 3D mais il y avait juste juste en 3D parce ah, que je peux ouais. pas pas prendre prendre au 3D parce que t'es obligé d'avoir les lunettes ben écoute pour vrai moi il euh, y a un cinéma franco ici dans le coin à Gatineau qui s'appelle le cinéma 9. Euh, à part le jeu mou avec nouveauté, je vois pas euh, puis euh, eux autres qui ont commencé à mettre les 3D à des heures de merde Ah, okay. ouais fait que ça c'est très cool fait que les pas 3D sont dans des horaires qui ont de la mais tu tu le 3D j'ai comme l'impression qu'ils ont voulu le pousser dans la gorge là toutes les cinémas ont suivi là c'est comme mort mais ils ont comme toutes les projecteurs tiens ils font comme ben là c'est parce que faut le faire là tiens écoute pour le ils sont si encore plus tournant en 3D mais t'as shoot en 3D je sais pas ouais pour le fun là, regardons je vais aller voir l'horaire de vendredi t'as question d'avoir une soirée que qui a de la leu Et, euh, tu sais, Détestable, moi, en 3D, est à 15h15, puis 21h. Puis la session admission générale, pas 3D, est à 19h. Planète okay. des singes, admission euh, normale, pas 3D, 18h40, puis la version 3D, 21h35. OK. Fait que, tu sais, euh, Spider-Man, même chose, 19h, la version normale, puis en 3D, 21h45. Fait que, tu sais, il y a, a peut-être un changement... de de, de, de la, ouais. du côté des des des salles de cinéma là je sais pas jusqu'à quel point eux autres leur marge de profit sur le 3D est, est intéressante là. C'est une fois que tu faut que tu payes la technologie pour la voir. Après ça c'est des frais de je sais pas si les frais pour les lunettes c'est lui eux autres qui ont à, à débourser, tu sais le risque tout ça comment est-ce que, que ça revient euh, le prix mais bien, écoute la tendance est que certains cinémas sont en train de lâcher le 3D puis c'est tellement cool, je suis ouais, content ouais, là. il y a comme avatar qui était bon en 3D pis cette là non mais ah, c'est ouais. c'est ça. Là. il y avait Gravity qui avait été cool au sens 3D. Oh, j'en ai pas vu beaucoup dans le fond. Non, vraiment pas. Ah, tu sais il okay. y a des y a des films 3D tu vas dire ah ben écoute c'est quand même nice tu sais ah, c'était joli mais habituellement ce que tu vas avoir le plus comme vécu c'est de faire comme mais on le film il est donc bien sombre. Ouais, c'est ça qui est poche. Est t'sais, t'sais, ça, moi je mangeais du popcorn, je me suis mis les doigts dans les lunettes. Là, j'ai 25 <rire> minutes du film à essayer de l'essuyer. Ça s'est juste étendu. Attends! Non. Ah, c'est n'importe quoi. Euh, écoute, Joe, revenons sur le film. Ah oui? Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe dans euh, Spider-Man Les Retrouvailles. Moi, j'ai boucheté, je l'ai pas vu dans le fond. Ah. Non, non <rire> OK. Non, non. ben tu vas euh... le faire pareil, le résumer euh... je pense va te résumer la bande annonce <rire> ouais, c'est ça fait que là Spiderman il tire une toile <rire> puis euh, il, un, il fait un coup de pied <rire> la, la première affaire qu'on pourrait dire c'est que tiens ils ont fait le marketing surtout les affiches là, sur Iron Man et Spiderman tiens ils étaient quasiment égaux là, sur, la, sur les affiches histoire de la mort t'sais? sérieux là c'était pas c'était pour vendre je sais pas pourquoi Spider-Man, il me semble qu'ils se vendent seuls ben oui puis pis... je sais pas justifier le salaire justifier de de de de Robert Downey, je sais pas pourquoi qu'ils ont fait ça ben, parce que euh... Est-ce qu'ils ont voulu justifier le fait que t'sais, écoute, il commence à avoir des rumeurs que Robert Downey Jr veut plus faire Iron Man mais il y a un contrat avec X nombre de films fait il plogue là comme, hey, ça ça compte comme un film là. Bye bye. Ouais, je sais pas, je, je sais pas parce que sérieusement il, il, il est là, oui, il est là mais il est genre euh, vraiment secondaire là. Ben, tout à fait. c'est vraiment secondaire là en tout cas pour faire un petit résumé du film euh, j'ai bien aimé l'ouverture l'ouverture saute sur euh, sur dans le fond sur le méchant c'est le fun parce qu'il nous ramène à genre euh, comme le lendemain ou genre une semaine après les événements d'Avengers ou est-ce que New York est toute détruite hey, la continuité là, tu... fait aucun sens hein, en termes de timing là euh, quand il se passe cette séquence là à... Quand puis là tu reviens à Spider-Man, ça dit genre huit ans plus tard, mais ça fait aucun sens en continuité euh, de, des timings des différents films. Là. Non? Ça les ouais les fans euh, ça capote sur internet là. Puis ah. on pourrait lui rappeler que c'est un film. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je trouve ça de laleur là. <rire> mais tu sais, puis pourquoi? Tu sais, pourquoi tu mets une année? mais plus tard. Ouais ouais, <rire> c'est ouais, <rire> ça. Plus tard, tu fais et eh, voilà, ça ça endomme tout le monde. Mais là. oui, puis tu sais 8 pourquoi pas 6? On le voit pas tu sais, on voit pas Peter Parker à ce moment-là. On s'en sais là. Ouais. Tu sais que c'est au lendemain des événements de New York, puis après ça, quelques années plus tard. That's it là. Mais moi je dis ouais mais là tu sais Robert Downey il avait l'air plus vieux en réalité que dans l'autre film qui supposait se passer avant tu sais. Mais tu sais qui qui à part moi capote ces ces timelines dans des films qui ont pas besoin de timelines. <rire> tu sais genre rapide et dangereux euh, Tokyo Drift que euh, si tu calcules <rire> dans le timeline des autres films, les gars ils ont toutes des chars vieux de 4 ans genre. De toute façon T'as qu'Yoderif le gars qui a 75 ans qui joue le rôle d'un gars de 17 je pense. <rire> oui. P... Hey, écoute, je pense ça a été le pire genre, casting. Ouais. T'as quel âge toi 35. T'es capable de jouer ça Toi, un gars de 15 Oh hey. ouais. ouais. on danse. Écoute, il est un dans cool. What a Tatar. Fais le jeune immigrant cool. Là. Écoute, le casting est mauvais là pour ça là. ouais on danse. C'est un jeune du secondaire. Arrête là. En tout cas. Puis tu sais, les Chinois Mais... ont tendance à tout avoir de l'air plus jeunes que leur âge en plus. le Fait que le clash est encore plus immense. Là. Oh oui. Il y avait probablement tout le même âge, les acteurs. Là. Autour de 35-40 ans. Mais les, les Chinois avaient l'air de 15, <rire> puis il y avait l'air de 45. Là. <rire> il y l'air du pédophile dans les collages. Que... Ouais. Bon, okay. <rire> Revenons au film. On parle jamais trop de Tokyo Drift. Non, jamais. Je pense c'est c'est important de d'en parler. <rire> Prochaine critique Tokyo Drift. Ben on devrait, sincèrement là. Moi je pense qu'on qu fait... nomme le show, pis on appelle ça Tokyo Drift augmenté. <rire> on pourrait, on va faire on euh, va faire la la la critique de Tokyo Drift sur le thème de Spider-Man. Tu as <rire> trop bien <premier> misé <music> confiance. <rire> Tokyo Drift, c'est pas ça Tokyo. Et les gens ils font de la drift. OK. Bon, fait Spider-Man. <rire> où est-ce qu'on en était dans le résumé genre à la première scène <rire> T'as dit qu'on commençait avec le méchant, puis je t'ai coupé avec des, des des histoires de timing. On est vraiment pas productif. Ça a pas de bon sens. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que fait que fait que on voit le méchant Ce qui est cool, c'est que lui il est Batuca, lui il a l'air à travailler pour une compagnie qui démantèle le le le le, le, le, le genre le, toutes les armes, toutes les dégâts qu'il a fait, puis là... C'est un ferrailleur de stuff de l'univers. Ouais, c'est ça. Tout les, lui, il est là pour ramasser les cossins, puis là, <coughs> il arrive une, une équipe qui... C'est genre, genre Stark, en tout cas, la compagnie de ouais, Stark. Oui, ouais, c'est ça qu'ils disent. Mais qui ont de l'air <coughs> vraiment pas fins. Non, c'est ça. <rire> Tiens, on, <rire> on les a comme jamais vu nulle part, puis en tout cas, y arrive là comme... Ils disent bon mais nous autres on prend le contrôle du chantier allez vous en tu sais parce qu'ils voient bien que c'est des affaires extraterrestres puis non non c'est on, on ramasse ça puis là Michael Keaton qui fait le méchant fait comme euh, non c'est parce que là si tu m'enlèves ça moi c'est c'est ma job là c'est mes gars c'est c'est ma compagnie ça pas de bon sens tu sais je peux pas euh, non non tu peux pas m'enlever ça j'ai j'ai le contrat fait non non oublie ça t'as plus le contrat puis là c'est comme ça que le, le film part là tu vas tu comprends en sorte que Michael Keaton qui fait, je sais plus c'est quoi son nom de rôle, on va l'appeler, euh, ben c'est c'est le, le, le, le Vulture là, mais son nom de personnage je me rappelle plus c'est euh, quoi là. Comment ce qu'il s'appelle? Je vais ah. voir si il aime des B. En tout cas, allons plus appelons on va l'appeler Michael Keaton. Appelons le Batman pour fucking le monde. <rire> Batman. Oui, fait que le Batman, ouais, non j'aime ça, on y voit avec fait ça. Batman, il est pas, tu sais, il est pas gentil, il est pas, il est pas content. Là, tu te rends compte que tu sais, probablement que ça va être la prémisse du fait que Batman va vouloir se venger. Puis là, hop, hey, ça avance. Michael Keaton, euh, euh, euh, petite parenthèse, là. il a fait Vulture, il a fait Batman et il a fait Birdman. Oui, ouais. tant que ça a des ailes, pas de trouble. T'as joué ça, mon homme, là, les doigts dans le nez. OK, ouais, parenthèse terminée. Il a les oiseaux dans, dans le remake de The Bird, did you <rire> Oui, c'est ça. C'est lui qui fait un des deux inséparables qui se pisse dans la fenêtre. Maman des petits oiseaux qui s'affaissent oh, en CGI. Ah, c'est mauvais comme podcast. On continue, fait que. Donc... Je pense que jusqu'à date c'est notre meilleur là. On est tight. Fait que euh, deuxième scène du film. Ah, on est la rendu la... là là, ok. <rire> mais je pense c'est une des scènes que j'ai plus aimé. Ou où est-ce que tu vois un vidéo, mais tu vois vraiment le, un vidéo fait par euh, comme si elle avait été faite par euh, Spiderman. puis avec une caméra à l'épaule puis là qui nous ramène aux événements de de Civil War lorsqu'il a tu sais qui reçoit l'appel qu'il faut qu'il aille aider les gens en Allemagne puis là, tu le vois dans l'auto oh, je m'en viens je m'en viens là ils m'ont appelé il faut que j'aille aider tu sais monsieur Stark m'a appelé il faut que j'aille aider puis il est avec le le conducteur euh, Happy tu sais qu'on qu'on a vu dans les euh, qui est là depuis le début un petit peu périodiquement dans dans, dans Alors, sporadiquement dans quelques films. puis là tu, sais, tu le vois là il est dans l'auto. « oh il m'a appelé il est tout excité il est dans la chambre d'hôtel puis tu sais il s'habille avec son petit souslet puis là, il fait comme ben non t'as pas pris la valise quelle valise oh waouh j'ai un sous tu sais puis il capote puis là tu le vois avec la scène de Sivillowar de l'aéroport puis tu sais de sa perspective à lui c'est une scène là vraiment que j'ai ça j'ai adoré là vraiment là je pense c'est la meilleure scène de peut-être pas la meilleure scène du film là mais c'est c'est tu sais je trouvais que c est, c est, Ça changeait des scènes, tu sais. Là, on venait de voir son origine, dans le fond. Tu sais, ça changeait là, des scènes d'origine de, de des autres Spider-Men où est-ce qu'il se fait vraiment piquer, puis toute la patente. Tu sais, tout le monde ouais, le sait. Ça, ça, ça nous présentait les origines du Soud. Oubry. Ouais, ben, oui, ça. les pouvoirs du gars non, puis d'ailleurs on expliquera jamais vraiment dans dans le film Homecoming comment est-ce que je pouvoir, c'est pas correct là. Oh, c'est cool. il dit à une phrase avec, avec son ami euh, son ami là, le, le le le le le le japonais qui était avec lui ou le chinois qui était avec lui, j'ai oublié son nom aussi là. C'est une net bon ah, fait. fait que euh, lui ben tu il va il dire une fois genre je me suis fait piquer par un par une araignée puis l'autre fait ça tu fais mal non elle est parti je l'ai tué tu sais puis c'est tu sais that's it ça c'est son origine puis tu sais pas de oncle Ben puis pas de, de grande responsabilité tu sais puis de de de de shit comme ça là ça j'aimais ça là mais j'aurais aimé ça que ça soit là tu sais parce qu'on l'a ah. pas eu dans les écoute tu fais trois films qu'on a pas de de oncle Ben il est mort mais s'en fout <rire> Mais c'est parce que cette phrase là est tellement importante dans la psyché du personnage. Ah mais il va peut-être la dire dans le 2 là. Ouais, peut-être là mais là un flashback du flashback, vois-tu l'avoir Phoenix <rire> sur si ton téléphone aussi, tu penses Et là oncle Ben est venu m'amener, puis là c'était vraiment cool à la bibliothèque. Ah Bataille. Ah Oncle Ben il est mort. <rire> non mais puis en plus tu sais on s'entend tu qu que oncle Ben là, tu sais la tante qu'ont mis dans Spider-Man Oh my le god! god. <rire> c'est ça, mais tu sais, euh, elle a genre, je sais pas, genre 45? Tu sais, dans, dans comme, si tu regardes l'âge des personnages, tout ça, fait que, tu sais, oncle Ben, genre, dans le fond, c'est un... Tu sais, c'est c'est un jeune, c'est un danseur, là, 2,81, là, tu sais, je veux <rire> dire, c'est c'est <rire> pas un vieux okay. bonheur, tu sais. Fait que, dans le fond, elle a perdu son chum, là, fait que c'est pas sûr qu'ils vont le mettre, cette origine-là, tu sais, ça tente déjà qu'affit. pu, tu sais son âge, je fais plus avec ce qu'on connaît des âges. fait que ça ferait bizarre de dire qu'elle a perdu son chum, tu sais qui qu'elle vit toute seule, ça vivra pas toute seule toute sa ville. là. non. ben ça fait excuse-moi ma blonde, m'a amené mon spray, j'avais pas suivi. fait ah, que ah, euh, mon premier podcast en cinq ans la bouche pleine. donc euh, vous vivez vous vivez ça en ce moment là. vous êtes quoi euh, en fait moi j'aime bien, euh, je me fais du riz avec euh, poulet et euh, sauce champignons. Tu m'as parlé de rajouter des brocolis parce que il manquait de vert mais ah, oui. euh, fait que c'est super bon dans yole. C'est c'est c'est super chill pour vrai. Ça prend 5 minutes à faire. Et oh, okay. euh, tu veux savoir c'est quoi l'amour Ta blonde qui te fait soupir puis te ramène pendant que tu fais ton podcast. Ah ben c'est ça la tante de Spider-Man. elle l'a connu ça mais paf il est mort. <rire> ah t'es tellement épais. <rire> <rire> oh, ah, oh, c'est drôle ça. Oh. OK. Bah mais que... euh, oui, mais euh, ça ouvre la porte à ce que ça fasse beaucoup plus de sens que dans les dessins animés des années 90 de Spider-Man, euh, où est-ce que tante May finit par tomber en amour avec euh, docteur euh, avec les bras ah, là, les les bras octopus. mécaniques là, Autobus. Tu sais, ça fait beaucoup plus de sens là. Dans le 2, ça pourrait ça pourrait être ça, ça serait logique là. Ah, j'avoue. Là, par contre, ce qui fait pas de sens, c'est que il est où le fils de riche ami de Peter Parker, dont le père va devenir le Gombriner, tu sais, il y a ouais. beaucoup de personnages de même. On n'a pas de euh, ouais, on, on a eu une on découverte à la fin. Là. On n'a pas de Mary Jane. On n'a pas. Ah. Euh... ouais mais j'ai lu un petit peu là-dessus. On, on je pense qu'ils ont fait Exiprin. pour qu'elles disent je m'appelle MJ oui, mais je maroc, pense hein. que c'est pas elle moi ouais, je pense pas non plus ils ont fait comme capoter genre les les fans là, fait... mais tu sais ils ont fait exprès en tout cas ça c'est comme la dernière scène pour nous autres on est à la troisième c'est vrai hein? ouais fait que là il se que... passe quoi dans Homecoming résume-moi ça plus que ça là parce qu'on finira plus là. ok donc euh, l'ouverture ok tout ça donc là tu vois <coughs> tu vas faire un un, un, un retour vers euh, vers le méchant, vers Batman, où est-ce que lui, tu sais, huit ans plus tard, c'est ça, ou six <rire> ans plus tard. Ça, vers le méchant, c'est <rire> ça, euh, Batman. Avec là, tu sais, Batman, lui, c'est comme, il est rendu qui euh, qu y a un réseau de vente d'armes parce que lui, il l'a pas pris que qu'il qu il, enfin, il a perdu son son emploi. Ah, il s'est fait contre... se couper par Iron Man, fait qu'il est en maudit contre les super-héros. C'est ça, fait qu'il est en maudit contre les super-héros. Puis là, lui, il a t'es réussi à faire une techno, pas une technologie, mais ça remodifie la technologie des euh, des euh, des extraterrestres qui étaient venus dans Avengers pour en faire des armes pour se faire ces fameuses ailes. tu sais. Puis là, tu vois qu'un grand réseau de euh, de d'armes où est-ce que aussi il veut aller voler des euh, les pièces restantes dans des entrepôts, etc. pour continuer à vendre des armes. Enfin, tu sais, ça c'est un peu la prémisse de de Batman. Puis parallèlement à ça. Je te dirais que tu sais le peut-être la, la moitié du film tu vas voir tu vas suivre Spider-Man qui est comme en en attente d'une mission en recherche tu sais pas, t'sais, t'sais, là il a vraiment trippé là, le fait d'avoir aidé euh, d'avoir aidé euh, Tony Stark puis les Avengers tu sais il va se faire reconduire justement chez lui par Tony Stark en disant tu peux garder le soute mais tu sais je veux dire l'autre il mais c'est quand même mission c'est quand même la prochaine mission en fait non non inquiète pas tu sais si on a besoin de toi on va comme équipe tu sais tu vois qui est en attente fait que là tu vas le voir à l'école tu vas le voir vraiment là sa vie d'étudiant là avec ses amis tout ça où est-ce qu'il attend là vraiment là, un appel tu sais il attend <rire> il attend en fond, il est tout le temps en train de checker, tu sais, il appelle, euh, il laisse des messages à, à Happy qui est comme le, le, le, le bras droit chauffeur de Tony Stark genre euh, à tous les jours en disant "Bon, mais là, j'ai fini ce call là, là, fait que là je suis disponible, tu peux m'appeler, c'est pas cette mission tata tata tata tata, tu sais." <rire> ça j'ai aimé ça. Toi, on l'avait pas vu, c'était Spider-Man. J'ai pas d'examen voilà. cette semaine, fait que tu sais serait le temps là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est cool, fait que là mais il se fait jamais appeler. Fait que, là lui, il est comme Non non il faut que tu je veux faire de quoi là tu je veux je veux servir à quelque chose je suis quand même tu sais il faut faut que je fasse de quoi là puis je te que autant j'aime ce film là autant cette euh, cette twist là dans l'arc narratif du film vient me gosser man de parce de que ben c'est que encore une fois Iron Man puis je l'ai dit dans le podcast de de Doctor Strange parce que les deux ont la même fucking personnalité là Euh, je comprends pas que ce type de personne là soit un héros, puis qu'on adule ça. Il est condescendant, euh, tu sais, il explique pas rien. Euh, tu sais, quand il débarque de la limousine là, après le combat, là, puis euh, tu sais, euh, là, il fait comme, tu sais, on dirait que s'il donne un câlin, puis non, je fais juste ouvrir la porte pour que <rire> tu Tu sais, c'est comme. C'est mes Mais oui, puis tu sais, même puis là encore une fois, je suis dans les scènes de fin fin fin, tu sais. Ah, on a une grosse annonce aujourd'hui, tu sais, on veut annoncer que Spider-Man va faire partie des Avengers, mais finalement il refuse et ben écoute ce qu'on fait là pour pallier. Ah ben je vais marier une femme. ok c'est comme. OK, c'est ça ton romantisme là. Puis elle l'accepte comme OK, fait est à ce point comme ah il est de même. Bah, ouais. Alors, il va dire pas, puis il est fucking riche, fait que écoute mon j'avoue qu'il j'avoue que Puis je, je comprends pas que Mais oui, puis une personnalité comme ça à part pour chaîner, pourquoi qu'il sauverait des gens Il ouais. y, y a pas de raison. Pour vrai, le, le vilain dans euh, dans dans Spider-Man là qu'on qu vient de regarder, Vulture, je trouve que c'est c'est raison. font plus descente puis il y a de d'une meilleure personne. Ouais, j'avoue a l'air à tu sais, oui, il va, euh, tu sais, je pense que, tu sais, il va tuer une personne un moment donné avec un, bah, il va tuer désintégrer un de ses acolytes un moment donné. Mais, Mais tu sais, en réalité, il fait ça, il vole des armes, il veut vendre des armes pour faire vivre sa famille, tu sais. Il fait la désintégration en pensant pas que c'est ça qu'il va faire. Non, c'est ça. Il s'est trompé de gun, de, de, d'armes, puis en plus. Fait à noter, c'est que euh, le, le, ben, un, il voulait lui, lui faire peur, il voulait pas le mettre dehors, mais l'autre avait euh, soulevé les, euh, le, le, le, le, tu sais, il avait comme attisé l'intérêt possiblement des, des super-héros parce que le Spider-Man est, est informé, la police est rentrée dans la patente, il y a eu, tu sais, ils, ils ont détruit un truck là suite à cette poursuite là. Fait ouais. Il a attiré l'attention. Lui, il voulait pas que ça soit le cas là. Non non. Puis tu tra sais, trafiquant d'armes là, euh, Tony Stark c'est pas ça qu'il fait. Ben oui, c'est ça. Puis même, je pense qu'il en parle dans le film. Là. Ben oui, tu sais. il fait, c'est ça qu'il faisait là. Dans le fond, il fait plus ça, mais il s'est rendu riche en faisant ben ça. Ben oui, tu sais. C'est fait des générations que les Stark font, moi, Font de l'armement militaire là, tu sais. fais Fait moi pas croire qu'il vend bien qu'à à France, à l'Angleterre, puis aux États-Unis là, tu sais. Non, non, c'est ça. Mais c'est ça. je trouve que le, ce, Batman il y a quand même une bonne raison là de de de de. de tu sais, ces raisons sont valables, c'est pour faire vivre sa famille. Là. Oui, puis. Tu sais je comprends qu'il y a un affrontement entre les deux parce que c'est un film faut qu'il y en ait une mais si <rire> tu sais s'il y a une explication là on jase autour d'une bière entre Spider-Man puis Batman je trouve ça drôle comme France <rire> puis ils disent ouais pourquoi tu fais ça ben parce que je veux faire vivre ma famille puis tu sais euh, c'est c'est ce que je sais faire tu sais puis euh, euh, mon crew est avec moi puis gars nous on fait pas tu sais eux autres même directement font pas de mal là Non non, ils utilisent pas cet armement là. Euh, euh, oui, tu sais, ils font font font du trafic, mais il y a à du monde là, tu sais. Puis probablement que euh, si on se fie euh, au au film Seigneur de Guerre avec Nicolas Cage, le gouvernement des États-Unis probablement leur plus gros acheteur. <rire> J'avoue. Tu sais, <rire> que euh, mené. <rire> en réalité, tu sais, lui, oui, il va il va se finir une compte parce que si on continue un peu dans dans dans le film, tu sais, va en faisant ses petits euh, tu sais en faisant un de faire de le, le bien autour de lui puis en faisant des des des petites euh, d'attraper des voleurs, tout ça va finir par tomber sur la bande de vendeurs d'armes puis va finir par courir après après Batman d'ailleurs ça j'ai j'ai pas compris tu sais la scène où est-ce que euh, il est dans une caisse là finalement ça, ça finit par tout exploser à cause d'une mauvaise manipulation de de l'armement si les deux ils veulent voler une banque parce qu'ils n'ont pas d'argent, comment est-ce qu'ils ont fait pour se payer cet armement-là? La scène de... Dans tu sais, c'est un déchets automatique, là. Ouais. Ouais? Ben, ils sont là pour voler l'argent. Le, le, le, ouais. Ben, si ont l'armement extraterrestre, parce qu'ils l'ont payé, ou c'est euh, eux autres qui font partie de la gang qui qui crée puis s'ils créent de l'armement, c'est pas mieux, ils y'a vendre. Ils faire du cash, hein? Bon, oh, c'est un sale ling. <rire> ouais, c'est sale. Faut rien que 10 heures semaine, c'est pas facile l'armement euh, extraterrestre, c'est un marché euh, qui est pas très lucratif hein. Mais je l'ai trouvé cool, cette scène-là, tu on l'a vu dans la bande annonce, c'est plate parce que les bandes annonce, en tout cas moi j'ai écouté, j'ai de la misère pas écouter là puis tu sais. Mais il vendu cette scène-là, où est-ce que les voleurs sont dans la bande? Puis sont toutes ils ont toutes des des masques des Avengers, puis tu as Spider-Man qui arrive fait hey c'est pas vraiment les Avengers tu sais il y a l'autre il y a le masque de Thor il y a le masque de Hulk tu sais puis ouais. ils commencent à se battre ça j'ai trouvé ça cool là mais la là, ça a été dans la scène fait dans... pas de sens non j'avoue sur le fait que sont supposés être riches mais en même temps on dirait que je sais pas à quel point les les euh, tu sais les employés de Batman sont si riches que ça tu sais j'ai comme l'impression qu'il y a des hommes de main puis que les autres tu sais c'est pour pas rien que m'en il y en a un qui essaye d'en vendre un dans un parc puis qu'il teste l'arme fait hey, c'est quoi que tu fais là là tu, tu vas nous faire voir par tout le monde j'ai comme l'impression que les autres font comme il a les armes puis on va faire des vols de banque puis tu va en profiter en même temps là il est tu à ce point low profile Batman que finalement il fait des petits coups de vente puis personne fait vraiment de l'argent avec ça bah peut-être sauf lui Ouais, ben là, il serait devenu le méchant, puis toute sa, sa motivation de d'aider son monde serait plus vrai. Bon, mais c'est plus aider sa famille. Ouais. En ah, du coup. Écoute, ok. Point final. <rire> <rire> Mais moi, ce que j'ai aimé dans l'état, les, dans l'espèce de, de longue partie du milieu du film jusqu'à l'affrontement euh, final, ben où est-ce que tu sais on découvre c'est qui exactement le, le méchant euh, et la, le, le lien qu'il y a avec Spider-Man. Tu as toutes les, les Spider-Man qui va attraper des voleurs, puis Spider-Man qui qui va être avec ses amis, puis Spider-Man qui va assez cool, puis Spider-Man qui il fait une genre de mission à Washington parce que là ils ont découvert que le méchant s'en allait là peut-être pour voler quelque chose, c'est. Ce que j'ai aimé, c'est que, un moment donné, il y a une poursuite dans euh, dans la ville, tu sais, dans un quartier résidentiel, où est-ce que c'est une des premières fois qu'il va voir euh, vulture, justement, là. puis de mon Spider-Man qui il essaye de pitcher ses toiles, tu sais, comme dans des dessins animés. sur des bâtisses. mais mais il y en a pas de bâtisses. il <rire> est dans un quartier résidentiel ah mais ça, tu le vois courir avec l'image genre sur le terrain de golf parce qu'il arrive en courant sur un terrain de golf puis il pitch sa toile qui tombe à terre puis il fait comme OK il y a rien ici là mais tu sais il essayait pareil es... oh, c'est ouais. tellement drôle là. Pis, mais dans des dessins animés là c'est clair qu'il aurait pitché une toile hors de l'écran ça aurait marché mais, ouais. mais... mais <rire> moi ce que je trouve drôle rire, ce que je trouve particulièrement drôle c'est que depuis que je suis jeune OK Je, je vous ai parlé là souvent de réflexion, de tattaque là des fois là. Et moi c'est un c'est un running gag où que je dis que, depuis que je, je suis jeune que je m'imagine Spider-Man, tu sais, comment est-ce que lui il travaillerait s'il habitait dans mon village. Puis <rire> il, fait, il fait plus rien. Il fait plus rien là à part le clocher de l'église puis à 60 pieds autour là. C'est tranquille, non? il est en mode course pas pire là. ah c'est ça puis j'ai aimé qu'il mette puis même dans le Quartier des tu sais tu vois il court c'est toi de maison puis tu sais c'est il un lampadaire, puis fait comme hé là tu sais il peut comme plus rien faire là qu'il il court, <rire> court d'une clôture à l'autre fait ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment drôle mm -hmm. c'est une passe que j'ai vraiment aimée euh, l'autre passe que j'ai vraiment aimée c'est un petit peu plus tard où est-ce que bon t as, t as le, le coup de, de, de Washington puis tout ça puis où est-ce que son ami euh, il va pirater son costume T'sais parce qu'ils veulent, dans le fond, il y a un mouchard sur son costume. Puis à un moment donné, ben, il s'aperçoit que les euh, les voleurs, ils veulent faire un coup. Euh, ils veulent faire un coup dans le coin de Washington. Ça tombe bien parce que eux, ils ont un. Il fait partie d'une équipe genre de génie en herbe, euh, whatever quoi là. Puis il <rire> y a une compétition genre à Washington. Fait comme, ben, je vais y aller. Sauf qu'il y a un mouchard sur lui. Fait que dès qu'il sort de la ville, Tony Stark puis son son Happy qui l'appelle. Hey, euh, pourquoi tu sors de la ville là? Euh, non non, m'envoie une compétition, fait que là, il y dans une chambre d'hôtel, faut OK, il faut que j'enlève le mouchoir, faut pas qu'il sache que je suis là. Puis mm -hmm. tu as son ami qui pitonne, tu puis il branche parce que son costume était fait par Tony Stark, puis il fait comme OK, tu as plein d'affaires inactif là. Puis là quand qui se met à activer ça, puis de, <rire> de Spider-Man qui un peu plus tard dans dans, t'sais, dans le film, il est là dans une mission, puis là il s'aperçoit que quelqu'un qui parle un peu comme dans le sau de Spider-Man, puis allô, est-ce que tu vas activer les euh, les toiles euh, telle affaire, là, il fait comme ouais, oh, hey. il pêche la toile puis dans le fond genre ça, ça la toile à, à ton ma terre ou est-ce que tu vas activer tel mode. Euh, OK, tu sais, j'ai vraiment aimé ça là. <rire> ça là, j'ai vraiment trouvé ça cool là que tu sais ça, le ça fait très Iron en... Man là. Ouais, mais c'est mmh. ça, mais tu sais c'est ça qui est cool parce que il était fait par Iron Man. Tu sais le costume puis je suis content que si on recule vers la fin du film ou est-ce que Iron Man il fait aussi un on recule <rire> vers la fin du film? <rire> ouais wow, ben c'est ça ben moi je l'ai écouté pas mal en Amber là okay. mais <rire> Mais si on avance vers la à la fin du film puis Iron Man à la scène que tu disais tantôt là où est-ce qu'il veut présenter pour faire partie des Avengers? C'est Iron Man, il a fait un autre costume. Mais j'étais comme oh non non non non il va pas être dans un costume de métal. Là. <rire> parce qu'il avait vraiment de l'air métallique ouais. là la du compte non il refuse puis il garde son saut de faire kiffou. Tu oh, sais mais euh, le fait qu'il ait des gadgets dans son saut moi j'aimais ça. Ça, ça. ça fait des twists tu sais des tu sais des, des, des toiles qui fait des bombes puis des de, de la vision euh, tu sais telle affaire puis l'espèce le, de wing suit là. Mais ça, on commence ça, je... à être loin du Spider-Man original, c'est correct, c'est une liberté qu'ils ont le droit tu sais c'est Marvel, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le personnage. Ça, moi, mais... j'ai ai bien aimé. Pour vrai... Ah, euh... oh, j'ai vraiment aimé ça, moi. Le, ça fait changement. Pour... Euh, le... le côté le côté là, que ça amène, là, euh, là, il contrôle plus ses, ses trucs ça fait en sorte que le vilain, encore une fois, est capable de prendre avantage. Ouais. Ça, c'est cool. Une affaire, par contre. Je reviens oui. sur le vilain. Bon. Il y a un gadget qui permet de faire des trous dans des surfaces. Ouais, ouais. Comme dans Portal, mais au lieu d'être une place vers une autre, il fait un trou euh, sur, sur un espace. et ça lui permet de rentrer dans des dans des endroits comme un troc et là Spider-Man rentre dans le trou, affronte Vulture, Vulture se sauve, referme le trou, <rire> puis se pète une commotion cérébrale. Oui. OK Why Il est pas censé être super fort, pour avoir euh, des capacités de régénérescence euh, puis toutes des affaires là de même. ouais mais pas pas ça tête okay. tu te poses trop de questions mais oui mais est ça amène que... ça amène une scène super cool ça amène la scène de de de, de l'entrepôt où est-ce qu'il essaie de sortir puis là tu le vois gosser puis il fait comme ok ça fait combien il demande à son saut ça fait combien de temps quand je suis dans l'entrepôt euh, 37 minutes minutes voyons donc <rire> <rire> Mais le mmh. parallèle que je voulais amener avant que tu me coupes. Non ça... ah, mais là, je, parce que j'étais pas d'accord avec ton point que tu allais amener, donc j'ai décidé de changer de sujet. <rire> C'est que moi j'ai pas de trouble avec le fait qu'il fasse une commotion cérébrale après un toit de troc. C'est un container. Là, ouais, bon. ouais, mais tu sais, ça reste ah, un voir. toit de de de de de oui. de de troc là. J'avoue. Puis à la fin du film, affrontement final, le vulture, il coupe tous les, les les les poteaux de Pour que le toit fonde dessus et là, étrangement, pas de commotion cérébrale, pas de, on s'endort pendant des heures, pas de. Ben il a mis ses mains. Ben... Oh! <rire> <rire> Amène-moi pas un truc pour le défaire après. J'ai pas de problème que tu l'amènes. Mais maintiens-les, tu sais. Ah ouais, j'avoue, OK ouais. OK, là tu as un point. Bien, un point. écoute, c'est c'est minuscule là, ça a amené une super belle scène. C'est une belle façon d'utiliser le gadget, de faire ah, ah, je peux je peux l'utiliser à mon avantage mais aussi pour te bloquer, tu sais. J'ai adoré ça, mais maintiens le tu sais. Ah ouais, j'avoue. C'est juste ça. Moi je j'ai j'ai pas de tropes. Euh, comment tu as trouvé ça les affrontements entre Spider-Man puis Vulture J'ai aimé ça moi. Moi ce que j'ai aimé, genre j'ai j'ai aimé que T'sais, on dirait que euh, euh, on dirait qu'il veut tu sais vulture il veut il veut le bats par domaine mais plus ou moins là ben, on dirait qu'il veut lui faire mal mais il veut pas le tuer il veut juste okay. s'en débarrasser pour continuer ses affaires c'est ça il veut juste faire comme garde tu sais si je te pitche là à l'autre bout là puis tu sais puis je te pète les deux jambes tu vas tu finir par me comme laisser tranquille là <rire> ouais. tu sais parce qu'il aurait pu le tuer là il y a il y a plus une, plein de place que tu dis il aurait, ouais. aurait pu tu y aurait facilement le tuer puis même le dropper plus haut sur de l'asphalte là t'sais. Exactement puis même tu sais à la à la scène une des deux scènes pas générique tu sais il y a la chance de dévoiler un autre méchant qui est Michael Mondo là, qui est cool mais il a la chance de dévoiler Ah oh! je, je savais que j'avais déjà vu ce gars là quelque part Eh oui c'est le méchant de Fire Cry Ah oh! oh! nice merci j'ai de l'info je Ah magique OK cool Ah ouais ben ah, oui je suis vraiment comptable, pour le gars en plus Ça va être Scorpion, là, le, le, le message Scorpion. Ben si j'ai bien que... compris, oui, là. Ouais, il y a un tatou dans, en tout cas, il y a un oh, tatou. Oh, c'est nice. Je suis vraiment content pour l'acteur. Fait Fact, c'est un gars de Montréal qui risque de faire le méchant de Spider-Man Homecoming 2, tu sais. Wow. Fait que c'est cool, c'est. Fact, fact, tu sais, il y avait la chance de dévoiler c'est qui parce mm -hmm. qu'on le voit en prison. Fait, ok, ça a l'air que tu connais. C'est qui Spider-Man Fait, non, non, garde. Si je l'avais connu, je l'aurais tué, tu sais. Voilà, fait, ouais. Tu dis, il veut, il veut pas le tuer dans le fond. Là. Mais encore une fois, ça, ça rend l'affrontement entre les deux. Autant que c'est cool, là, c'est est un vilain qui est iconique de, de Spider-Man. D'ailleurs, belle euh, nouvelle itération pour ce vilain-là. On se ouais. rappelle que c'est un bonhomme en sous-vue vert et des plumes au de <rire> collet, puis grand euh, chauve avec un un nez comme un bec, là. Ah, il est cool. Il est vraiment cool là, oui. vrai, euh, le saut de déviateur avec le, le... parce qu'il fait froid, tu sais, <rire> je trouve c'est oui. génial. Là. Puis le, le côté robot avec le... c'est un peu weird comment qu'il réussit à faire son saut, mais bon, hein, ça euh, est pas... <rire> on est d'un blockbuster, là, on n'est pas là pour euh, tout comprendre tout ce qui se passe là, mais <rire> en tout cas un petit, petit truc que j'aurais aimé qu'on ait de l'explication, mais <rire> c'est pas plus c'est pas plus grave que ça. Mais ce que je voulais amener avec le fait que euh, les affrontements entre les deux entre Batman puis Spider-Man C'est que, d'un, c'est toujours pour se débarrasser jusqu'au point où est-ce que euh, Mané, il y a l'affrontement dans le building là, à la fin, où est-ce que là, c'est vraiment pour arrêter l'un et l'autre? Mm -hmm. ils, ve ils veulent s'empêcher de nuire définitivement les deux, pas pour de là à se tuer. Ben, quoi que, votre jeu a pas mal fait le saut. Hein? Quand tu drops un building sa la tête de quelqu'un, je pense que tu vas en finir pour vrai. Là? ouais mais là, là, ouais, là je pense qu'il était au point de faire, OK, t'as pas catché. Là. Euh, à la limite, c'est comme pas lui qui tiens ouais c'est ça c'est comme il fait tomber un building puis fait gare d'adieu Kepoura. » que pouros si ouais, tu m'enlaves les tu meurs, mains mais sinon ça. si tu t'en sors c'est bien correct là mais tiens j'ai trouvé que j'ai trouvé que le le combat final particulièrement je trouvais que c'était brouillon euh, visuellement qu'on voyait pas grand chose ouais j'étais un peu d'accord j'ai pas on était le très euh, très euh, les les comment ça s'appelle les robots là robot Non, les gros gros robots là de Michael Bay là. Euh... Ouais. ouais, on était, ouais, on, on était, était vraiment trop Trans dans l'action. Ouais, on était trop dans l'action, puis euh, ouais moi aussi j'ai trouvé ça, puis j'ai trouvé même quand que le combat final s'est terminé, j'ai fait comme ah ouais c'est fini, tu sais c'était c'était ça, j'étais un peu déçu parce qu'on dirait qu'il y a pas eu de cliffhanger entre les affrontements que eu. T'sais, dans le film, mm -hmm. t'es tu dis, on dirait que toutes les affrontements et à chaque fois qu'il y avait une grosse scène d'action, à Washington puis qu'il y a eu la grosse scène d'action, justement sur, sur le camion puis t'es on dirait que toutes les grosses scènes d'action ils ont été comme y a pas eu ça pas monté tant bien que c'est si bien que à la fin Spiderman y a même plus son costume, t'sais parce que c'est toute l'histoire qu'il a enlevé, ouais. t'sais <rire> fait qu'il se bat avec son ancien pyjama genre, mm -hmm. fait que t'sais, t'sais, fait manque des gadgets, il fait que là tu, il manque il manque plein d'affaires son costume fait que le combat ça je sais pas j'ai pas j'ai pas un peu fade puis le oui. bout où est-ce que j'ai eu le plus de tu sais tu cheers pour le héros là le, le bout où est-ce que tu fais comme ah oh non faut, faut qu'il réussisse faut qu'il réussisse c'est l'ascenseur dans le, le, le, le, le monument à Washington c'est oui. oui. la seule scène où est-ce que le le truc embarqué tu sais pour moi le reste même si vous prenait le dessus sur Spider-Man c'était pas assez direct c'était pas pour le l'arrêter il y avait pas je sentais pas d'animosité réelle entre les deux. Puis le combat final, c'était tellement avec tu sais de le personnage de Spider-Man, tu sais avec son, comme tu disais le retour en lancer saute puis tout ça mm -hmm. que j'avais c'était pas un build-up, tu sais. Tu peux non, pas faire ça. comme euh hey, je vais enlever le crémage le gâteau, mais imagine-toi que le crémage, tu sais ça marche pas là. Puis euh, euh, si bien que tu sais Moi je, moi le film j'ai trouvé vraiment vraiment vraiment bon mmh. Puis en fait je, je, je, je trouvais qu'il passait vite puis je, je m'attendais même pas à ce que ça soit le combat final. Tu sais quand qu'il l'a attrapé à la fin, je fais OK. OK, c'est fini. OK, il l'a eu, c'est OK, ben oui, le film ben oui, ça fait deux heures, c'est ben oui, c'est fini. Ouais. Tu sais, je pensais que c'était comme la une scène genre euh, tu sais milieu mi -mi mi-milieu mi-fin là, tu sais de dire OK, les va faire ça puis vont aller se à quelque part là. Mais c'est ça, il va trébucher puis après ça il va tu sais il va riser mais non. Non, c'est ça. Ouais, ça, j'étais un petit peu, un petit peu dessus de, de ce, ce bout-là. Mais est-ce que tu t'as, moi là, l'espèce de punch que bah tu de toute façon, on s'est pas tantôt là. Mais l'espèce de punch que c'est le père, Batman, c'est le père, de la fille sur qui il triple, Lee, je pense qu'elle s'appelle. Euh, ouais. Mais ça, moi, je l'avais pas, euh, je pas plus. Moi, vraiment. Quand il ouvre la porte, j'ai fait comme, oh, ok, shit, ok, il était. Mais même quand la porte, le premier coup, j'ai fait. comment qui a fait pour savoir que c'était elle mm -hmm. puis il vient de pogné la famille en otage puis là Ah oh non, c'est oh, son père. Et je, vraiment là ça ils m'ont eu. Vraiment là, c'est ça je m'y attendais pas du tout là. Moi non plus. Ça m'amène à parler d'un autre point que j'ai pas trippé. Ben. Mais comme tu sais, on arrête pas de dire le film est super bon, il y a des super bons souvenirs de de ce film là, il y a des passes écœurantes, mais un des trucs que moi j'ai pas aimé Euh, c'est la bande sonore. J'ai trouvé qu'elle était euh, quand même assez brouillonne pour ce que Marvel est capable de, de, de nous amener, particulièrement dans cette scène-là. T'as tout le build-up, la tension, puis là, t'es en gros... Euh, sa, euh, musique stressante. Mm -hmm. mm -hmm. C'est comme super ambiance, <rire> c'est là ça, ça, ça joue, plus là, tu fais comme... Oh, ouais, c'est vraiment prenant. Il arrive euh, à la soirée, Il débarque Peter Parker à la so <rire> à la soirée puis pouc de même on change complètement de beat là il y a plus de tension et après ça c'est cet espace là au party, parce que les deux le savent là qu'ils vont aller s'affronter là c'est c'est mm -hmm. c'est sûr il y a une coupure, puis après ça même pas deux minutes plus tard on revient dans la même tombe de euh, où à peu près là où est-ce qu'il y a de la tension entre les deux Je trouvais ça vraiment brouillon. Comment on n'était pas en mesure de faire glisser l'un et l'autre pour maintenir de la tension ou qu'il y ait un fil conducteur entre les deux. Pour moi ça re ah. ça relayait mal les les le, les émotions particulièrement cette scène-là. J'avais pas remarqué, mais peut-être. Oh, tu as peut-être raison. Sinon euh, écoute, ouais, je le revois mais j'ai j'ai aimé j'ai aimé le fait que les deux se regardent dans l'auto, tu sais, puis qui Il, il se rend compte, là, ben lui, il sait, euh, Spider-Man sait que Batman, c'est le méchant, mais Batman, pendant qu'il qu écoute dans l'auto sa fille, dire dit « Hey, tu connais, toi, Spider-Man? <rire> » Puis là, l'autre qui le regarde dans le miroir, fait « Ah ouais ok ben oui puis euh, en plus c'est t'absentes souvent puis le type tu vois que l'autre il fait des liens euh, tout ouais, de suite lui il fait, il fait les maths beaucoup hein. trop vite là pour <rire> autant c'est facile je... mais autant euh, normalement tout être humain devrait faire ces maths-là vite mais au cinéma on les fait jamais vite demain parce que sinon on n'aurait pas de film <rire> non, c'est ça. Mais, mais tu sais, j'ai aimé parce qu'il avait fait la même affaire avec euh, Tobey Maguire dans le premier euh, Spider-Man qu'il a fait avec euh, William Defoe. Ou est-ce que c'était lui le Green Goblin ouais. Puis où est-ce qu'il dînait genre, Puis euh, l'autre, il, il s'était fait couper au bras. Puis euh, tout euh, qui le regardait fait Comment tu t'es fait la coupure au bras t'sais, Puis il savait qu'il venait d'attaquer Spiderman la veille avec une étoile, <rire> pourquoi qu'il l'avait blessé. Mm -hmm. J'ai aimé parce qu'ils sont allés rechercher cette scène-là en faisant Ok, le méchant est en train de s'en rendre compte. C'est sûr que J'aurais peut-être aimé d'en deux scènes de même. Tu sais, qu'ils débarquent, mais qu'ils ne pas tout de suite. qui est allé leur pogner à fin, genre, de la soirée. Tu sais, ou okay, you quand know, il y a une autre... Parce que là, c'est vrai que en dedans de 32 secondes, hey, c'est l'espèce espèce hein. de tension entre les deux. J'aurais aimé qu'il y ait un petit affrontement. Tu sais, qu'il y cette scène-là, qu'ils dépose déposent, mais qu'ils sache pas tout de suite, mais qu'ils se doutent qu'il y a un affrontement. Puis peut-être que plus tard... tu sais qu'il voit justement blessé, fait, OK, c'est moi qui t'a genre euh, tordu le bras, puis là je te vois qu'un écharde avec, avec tu avec ma avec ma fille, J'aurais trouvé ça cool. Puis imagine que toutes ces déductions sont pas bonnes. Il vient de dévoiler son identité de kid. Ouais. Batman euh on va à la On va le dire que c'est toi, tu sais. J'avoue. Ouais, mais t'sais, mettons que rendu là, je pense que c'était pour accélérer là. Ouais, ouais, ouais. C'est probablement une scène, une scène qui ont, euh, tu sais, tout à des reshoots au cinéma là. Mmh. Probablement que ça s'en est une. Là. Parce que tu sais, en même temps, tu sais, c'est ça, on était rendu proche de la fin, vu qu'ils ont pas fait un film d'origine de Spider-Man, mais ils t'ont fait un, un, une heure, une heure et quart de Spider-Man dans sa vie d'aller descendre tout ça, tu sais, que c'est plus ou moins passé grand chose, si tu veux, dans dans l'affrontement là tu sais c'est c'est sûr que il fallait qu'accélère là tu sais il fallait qu'qu'il sache parce que là les deux personnages faisaient leur affaire d'un tu sais de chacun de leur côté le mon il fallait qu'qu'il qu'il y ait une raison là des des rejoindre mais j'ai quand même j'ai quand même aimé j'ai quand même aimé le fait je me suis pas le punch là je l'ai pas vu venir du tout dernier dernier point négatif Ah Carlien oui là qu'on invite un ingénieur puis qui m'explique comment est-ce qu'un bateau peut être coupé en deux souvrir dans l'eau et pas couler directement <rire> et que tu peux le refermer et l'eau s'évacue par magie Moi, <rire> ouais, c'est ouais, surtout l'achat de le refermer tu sais tu fais ok l'autre il tient là maton là qui tient fort avec ses ses ses étoiles mais l'autre qui arrive il fait le tour et voilà il, vient de te resouder, <rire> il a un docteur souder un bateau tu fais t'avance t'es efficace man. <rire> mais oui puis il a recoudé dans l'eau là non celle-là celle moi aussi j'aurais peut-être euh, tu je l'aurais fait peut-être euh, je bah à moitié coulé avec le monde euh, tu sais de toute façon tu voyais les bateaux qui venaient le sauver ouais t'sais. mais c'est ça c'est tu sais tu te dis ah oh, mais on le maintient le temps que les gens s'évacuent puis après ça ben il finit par tu sais tu peux pas le récupérer là c'est impossible là. puis là oh. tu sais oh, l'armure pas de Tony Stark dedans faire morale <rire> <à> Peter Parker <rire> ça j'ai capoté je suis ah oh, c'est tellement drôle parce qu'il a déjà fait ça à Pepper dans un dans ces films où est-ce qu'il euh, est allé à sauver mais en réalité il était pas là tu sais il s'en rend compte puis là lui aussi s'en rend compte puis il est comme en aide <rire> dans un ouais, mariage de punch quelque chose <rire> ah c'est drôle là avec son petit foulard et son costard puis il jase en tant que Iron Man en plein mais, en plein mariage lui et là puis euh, ouais, écoute, ça, ouais, moi, il contrôle son armure à écoute moi je comprends pas comment est-ce qu'il fait le switch entre donner des commandes puis parler normalement tu sais c'est clair que Amanné ouais, lui Ça, ça va y arriver dans sa vie de passer au McDo, faire une commande puis va euh, t'en prendre deux fois, tu sais. Puis l'armure à quelque part à l'allume puis euh, tire du gun deux fois, là. <coughs> non non, aboard, aboard. Va te prendre un surplus de saut avec une mitrailleuse, c'est sûr. Une bombe tu es au loin, exploser sa tarte. La contrôle à distance t'es pas désactivé. Oh. Mais j'aimais ai que on euh, tu sais on parlait du saut tantôt avec toutes les fonctions puis que Peter Parker soit complètement déstabilisé là, il y en a oui. ben trop ça a pas de bon sens puis Iron Man lui il fait ça avec plusieurs sauts en même temps. Fait que ça montre la coche d'intelligence que euh, que Tony Stark a pour contrôler ce genre de trucs là. là. Mmh. <coughs> je je l'aime le personnage qui fait Spider-Man, tu sais. Ils ont pris un jeune là qui joue un jeune. Tu sais, Tobey Maguire, il avait de l'air vieux, mais il faisait un jeune. Celui d'Amazing Spider-Man, c'était pas pé. Andrew Garfield, il, tu voyais qu'il avait de l'air peut-être 25-27 ans, qui jouait un jeune, mais c'était pas si pire. Je l'aimais, moi, je Andrew trouve... Garfield en tant que Spider-Man, surtout dans le, quand c'était le, le, le, le type de Spider-Man. Tu sais, très, très joker, euh, se mettre un casque de pompier pendant qu'il était un feu, je... je... Je, je, je, je, je l'ai savais... vraiment aimé ce Spider-Man là. Je comprends pas je pourquoi que les que... gens ils euh, ont pas trippé. Non, moi je l'ai aimé. C'est juste que tu sais, je trouvais que tu sais, il y avait il y avait quand même pris un casting qui ressemblait à un jeune, mais là ils ont vraiment pris un jeune. Tu sais, c'est un jeune. Il fait des choses de jeune. Il est avec ses amis. Tu sais, il, il monte un Lego, euh, le Lego Star Wars dans sa chambre. Tu sais, avec son ami qui, qui qui qui est avec lui puis il gosse. Puis tu sais, tu fais ok. Toi, es vraiment jeune. Là. Tu fais vraiment des trucs là de. t'es d'ado, là, dans l'école, puis tu fais tes devoirs, t'sais, c'est ça, j'ai trouvé ça le fun. Fait que, Ça en lire... <coughs> bon, Excuse-moi, <rire> ben, c'est parce que je cherchais... Est-ce que je lisais teinté au Tibet? Ah, ok, cool. <rire> <rire> cherchais uh, Tom Holland pour, euh, tu sais savoir son âge exact, puis je suis tombé, euh, t'sais, un une des premiers trucs d'actualité, ça dit, euh, j'ai été déçu la première fois que j'ai enfilé le costume, puis il raconte que quand il est embauché, c'était comme trois ou quatre jours avant de... se rendre euh, aux États-Unis pour aller filmer euh, dans le cadre de Civil War et que la première fois qu'il a mis le costume, c'était celui de sa doublure qui était trop gros. Tu sais la doublure était plus massive que que lui. Fait, qu il ah, okay. fait que il flottait okay. dedans. j'avoue que ça doit être comme ah ouais, je vais faire un, un Marvel, je vais être Spider-Man, je vais être cool dans le suit mais tu le mets, tu te fais comme ah, on dirait que je porte des babettes de, de mon grand de mon grand-père. J'ai <rire> comme lousse dedans. Ça c'était c'était cool aussi. il met le costume là je veux dire ok je m'attendais à ce que ça coupe puis on passe en image de synthèse euh, la, la première fois là, il est dans sa chambre met son sous-tit met le masque puis là ça fait comme ok mais il est vraiment louse de comment ça oui. va faire plus il y a <rire> comme un python je sais pas trop quoi puis là <rire> Oui. L'air c'est une viande conservée <rire> <rire> sous vide, sous vide, j'avoue. Mais je, puis ça amène la question de comment est-ce qu'on fait pour compresser de un soude de même c'est pas sous vide justement, puis que s'il est sous vide, comment est-ce qu'il fait pour respirer C'est pas ça va me prendre un ingénieur ce jour. J'avoue, j'ai des questions. Tant tant tant voyons la fin de de de soute que tu dis qui fuyait pas dans le soute là ça me rappelé, vu oui, qu'on parle de Batman là. Euh, Christian Bale là, ouais. quand qu'il a fait euh, Batman la première fois qu'il a fait Batman il venait de faire le le le le, le, le machiniste mm -hmm. je sais pas si tu l'avais vu ce film là euh, ça me dit vaguement quelque chose ou est-ce que Christian Bale il finit la peau sur les os puis qu'il paye genre 85 livres ouais, à peu près ouais là. ouais il y a beaucoup joué avec son poids dans ces films c'est ça Fait que là lui j'avais lu à quelque part que là ça c'était en 2004 en 2005 il tournait Batman fait que là <rire> ouais. euh, l'équipe de Batman y avait dit là il faut que tu prennes du poids pour euh, pour le rôle Pis il est comme parti genre six mois huit mois puis un moment donné il est venu faire l'essayage euh, du suit, mais il était il avait pris du poids genre mais gros Puis fitait plus dans le sout. <rire> je pense que c'était un DVD hein? de Batman Begins. Puis il avait dit genre, non non là c'est parce que là t'es fat man genre, tu t'es pas Batman. <rire> tu, pour de vrai, il fait comme, ok ouais mais j'ai pris du poids, ouais mais c'est du, du muscle. Pis là il s'était mis à faire un entraînement parce qu'après ça il est vraiment côte là. Mm -hmm. Mais il avait vraiment comme trop trop agressé puis fitait plus dans le sout. C'est le, le Batman que je trouve que le Bruce Wayne le moins, le, qui fit le moins tant qu'à moi là. Je trouve qu'il y a pas le, cette air là de de playboy là. Tu sais que il va il va faire tomber toutes les femmes puis que il y a de l'air puissant et de l'air avoir une carrure. En tout cas, moi je trouve pas de temps. C'est un bon Batman. Les, les films étaient super bons mais c'était pas un bon Bruce Wayne tant qu'à moi. Là. Je trouve que Ben Affleck le vraiment mieux là, overall non, non, le Batman Flick, plus euh, Bruce Wayne dans les deux cas, il il s'accroche. moi j'aime en tout cas moi j'aime Michael Keaton mais bon. J'ai encore un vieux de la vieille. <rire> ok, euh, une note. Oui, Spider-Man. Je pense qu'on a fait le tour du film en tant que tel. Je veux qu'on donne une note. Euh, moi, je donnerais un 9 sur 10. Je voyais aussi un 9 sur 10. Et la raison principale est, même ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté un film Marvel que je chantais pas recette. Non, non, vraiment. Ouais, ça moi aussi. a tellement fait du bien, là. tu sais j'ai ai aimé ça que le méchant soit pas si méchant que ça j'ai aimé le comment qui ont introduit justement aussi le, le méchant j'ai aimé de le voir tu sais de de de, de dans sa vie de tous les jours euh, il fait des liens avec les Avengers mais tu sais pas pas tant en euh, moi aussi j'ai moi ce film là là quand je suis sorti au cinéma je faisais comme ah oh, je retournerai le voir de suite là mm -hmm. tu sais je rentrerai dans l'autre salle puis je ferai comme <rire> ouais. tout, on recommence là on repart Non, ah, puis la scène pas générique à Captain America. Ah, oh, c'est hâte. Ah, man, les soupirs de déception de tout le monde, là. C'est comme, ah oh, oui, <rire> c'était magique. Tout le monde oh. comme, vous êtes assez épais pour la tante. Vous êtes épais, regarde, euh, qu'on vous le dit. Ah <rire> oh, oui, j'ai vraiment aimé ça, ah, aussi. aussi. Écoute, on va passer euh, euh, à la portion questions-discussions. Ah, ben oui. Et ah oui. Euh, je voulais... Euh, Je, je voulais qu'on se mette un peu nous-mêmes dans la peau de Spider-Man, ou d'un super-héros, okay? Whoever you want, okay? Tu tes pouvoirs. Première journée, qu'est-ce que tu fais avec tes pouvoirs? C'est quoi ton premier truc en tant que super-héros que tu veux faire? Puis tu sais, on peut peut-être peut limiter à Spider-Man pour euh, jaser sur la même base. C'est quoi le premier truc en tant que Spider-Man que tu veux vivre? Ben là, ça, ok. Juste les pouvoirs de Spider-Man. Ben Parce ouais, limite on a des ton. pouvoirs euh, de rayon X ben, de, non, non, de, de Superman, puis je check partout. Là. Mais <rire> ouais, ok. Mais tu sais, c'est c'est c'est cool une fille quand il y a de la peau puis des os puis de la chair. et non pas juste un squelette là. C'est moins, euh, c'est moins étonnant. C'est un squelette. Faut je vois tout. <rire> ouais, c'est ça. Tu vois tout en travers. Ah shit, tu oui, vois ça tu meurs. <rire> Mais écoute, ok, bifurcon. Parlons de parlons de Superman. Man, comment est-ce qu'il peut vivre avec ce pouvoir-là de pouvoir voir les maladies de tout le monde C'est clair que il se promène dans la rue puis il voit ah elle a un kiss, ah elle a une masse un sein, ah non, elle a noté affaire. » puis il voit des maladies partout là. C'est sûr que lui là, tu sais Superman le matin, tu sais tu fais. tu sais jamais il est où puis le moment donné il arrive là puis je, whatever on, il était où tu il était dans ce, ce, ce, son petit repère de glace là. mais c'est clair que lui ce qui, où est-ce qu'il est -ce qu il, a, il est dans un parc <rire> puis check le monde c'est tout ce qu'il fait là fait comme ah oh, ben non puis il fait des rien partout <rire> ah toi tu lui? fumes mon colin <rire> j'ai noir là-dedans <rire> c'est ça ah oh ben les fausses boules je les vois je le vois le silicone <rire> ben oui puis sais, euh, ils voient à l'intérieur, mais t'sais, rayon X c'est pas le même type d'éclairage. tu vois le, le différemment, mais les organes, là, s'il y a pas de lumière, tu vois pas la couleur, tu vois pas. Euh, c'est une grosse masse de chair. Euh... c'est pas comme quand tu vois, là, théoriquement, dans les tableaux, là, que les tu, tu, les organes ou quand tu ouvres la cage thoracique, tu vois le le colon, tu vois toutes ces affaires-là. C'est dans le noir, là, c'est caché. Oui. Là. <rire> mais si, je mets. Je l'imagine, moi, tu sais, avec, euh, je sais pas, une amie qui fait « Ouais, j'ai pas bien faim, là, pour souper, là, parce que, tu sais, j'ai mangé une grosse salade, puis tu sais, qui regarde, fait « Va chier, toi, t'as mangé une salade, je vois ton estomac, ouais, j'ai peut-être mangé deux Big Mac, en fin de compte. <rire> » Je vous brûle encore des frites de ta poutine, gros cochon. <rire> c'est ça, tu sais, fais-moi pas en croire que t'as juste bu une bière. et ce que t'es plein? Ah, <rire> oh. mais si vous êtes tout, là, tu sais, la petite cochonne qui se promène avec des boules chinoises, c'est aussi <rire> Il On a coquine. Tu sais, il accroise. Fait... Je peux te tirer cette corde? De quoi tu parles, monsieur? Ah, rien, bye. <rire> ah, pas de culotte aujourd'hui, Ginette. <rire> Je sais pas comment ah, j'ai dit Ginette. C'est tout le monde <rire> le moins sexy de l'humanité. tu regardes, <rire> Ouais, Ginette. Bon, toi, t'es dans un CHSLD, genre, quand t'étais con. <rire> <30. rire> ah, mais tu sais... Je veux bien croire qu'il y ait une fois l'humanité, ils aiment l'être humain, mais c'est clair que de le voir sous toutes ces coutures de cette façon-là, ça doit être déprimant à longue. J'avoue. Ah, je sais pas. Moi, j'aurais des super pouvoirs là. Avant de sauver le monde, il se passerait bien du temps. Là. <rire> Qui ça mange de la merde, il s'arrangeait avant. <rire> ah, ouais, écoute, moi, je serais zéro super héros en partant. Là. Moi, je ferais des affaires genre pour moi. Là. Ah, moi, si, si j'étais Spider-Man, puis gars. Je ne suis pas là mais j'utiliserais mes pouvoirs pour parce qu'on s'entend là la vie de justicier là c'est pas payant là. Tu sais, c'est faire des là pro de skateboard là. Ouais, j'avoue. Tu gagnes toutes les de... compétitions puis euh, tu sais de quoi que ça prend un trick puis euh, tu sais de, de sauter haut des affaires de même là que naturellement les humains on est capable de faire mais lui il est capable de une coche de plus parce que c'est super sens fait qu'il gagne son cash de même là. il gagne les games boxe? là. Tu fais de la boxe puis tu sais Ah non moi c'est clair moi c'est la première fois que je fais j'essaie de faire de l'argent là comme oublie ça là je sauve personne non <rire> ensuite je vais courir dans les rues de Montréal à essayer de pogné quelqu'un qui est en train de faire un vol fuck off là t'es pas ici pour ça là imagine t'es pas sûr tu sais tu fais comme ben oui là tu je suis fort mais je tends durant tant que ça par manie tu fais comme hey, où ma limite là tu te tapes avec une poêlonne d'en face manit tu, tu te fais foncer dedans par un truc évidentange <rire> puis là tu fais comme ah non ça c'était trop <rire> ah truc évidentange c'était trop <rire> mais j'avoue que moi, par exemple si j'avais son wingsuit là moi je ferais du wingsuit tout le temps là. oublie ah, ça moi là, je marcherais. tu sais moi je descendrais plus aucun escalier je serais dans un centre d'achat wingsuit puuuh c'est clair moi je serais tout le temps sur le wingsuit salut man j'arrive wouh <rire> Euh... mais c'est sûr que moi super héros je suis pas super héros en partant je fais je fais quelque chose pour moi là il y a personne à sauver en réalité là. qui tu veux sauver bon, matin tu pas... es super héros de même matin à Gatineau tu fais quoi genre tu te promènes dans les rues mais tu fais comme C'est quelqu'un qui a besoin d'aide non <rire> <rire> <rire> oh, tu as besoin d'aide tu es dans ta vie vraiment là combien de fois tu as vu une femme en train de se faire enlever le sac mais le jamais Euh, Peut-être qu'on veut pas le voir ou que les les vilains dans la vraie vie sont meilleurs là. Ouais. Ah écoute, euh, ma blonde une de, une de ses collègues, tu sais, il y a eu des inondations, tu sais. Euh, c'est ce printemps puis euh, elle a dit tu sais la police est juste de surveiller un canot sur le bord des maisons parce qu'il y a du monde qui vont voler, tu sais Man, c'est bon! là. Mais toi tu ouais. peux être Spider-Man, t'es dans le canot. Tu sais, tu en les valeurs. <rire> Hey, c'est qui le gars avec le soude qui rentre? L'araignée. L'araignée. <rire> Elle ne sait pas nager, fait qu'elle a un cadeau. C'est son problème. <rire> T'as pas Ouais, mais je sais pas nager tard, Nan. Attends, quand je te un coup de pagaie. Ok, oh. fait que Jonathan est une mauvaise personne, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Non, je ferais pas des mauvaises affaires, c'est juste que... Non, je tu te sacrerais te de l'humanité. On... Hein? Tu te sacrerais de l'humanité. Non, mais au, au début... T'sais... Fait combien de temps mais, On va juger si que... que... <rire> t'es une bonne personne par le nombre de jours. Ça te prend combien de temps avant de être une bonne personne ben Là, il faut que, il faut que je réussisse. Ça me faire bien de l'argent avec mon pouvoir. Et je change, de... je déménage. <rire> non, mais ça, a un bout là. Mais non, mais si je tombe quelqu euh... sur quelqu'un, tu sais, je suis dans puis je vois un accident, je vais, aller l'aider, je vais pogné ma toile puis je sais pas ce que je vais faire avec, mais tu sais, je vais aller l'aider. Mais sinon, euh, fuck off là. Je vais ben... pas courir. Tu, ouais, tu, tu continues-tu à genre, faire ton travail habituel? Là? Mettons que ton, ton pouvoir il, tu peux pas euh, gagner de l'argent avec. Là. Tu, sais, tu peux pas faire du skateboard ou whatever. Je, je sais pas quel pouvoir, là, mais euh, exemple... Euh, quel pouvoir qui serait vraiment inutile? Ok, oui, t'as le pouvoir de transformer des jeux de cartes en bombes. <rire> comme dans Hedgeman. Comme, comment est-ce qu'ils s'appellent? J'avoue, ouais je sais de qui tu parles. Fait tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est des mini-objets que tu les transformes en bombe Tu peux pas, tu sais, à part devenir mineur, là, pis c'est plat en tas, Ouais, écoute, moi, juste ce pouvoir-là, je déménage dans le genre d'Abitibi, là. Ouais, j'avoue, mais tu sais, c'est le pouvoir le plus utile là-bas, là. En même temps, il y a un haut de la dynamique, là. C'est juste que toi, tu fais comme, « Non, pas besoin de descendre ta caisse, là, me pogner un jeu de cartes. » Ouais, non, c'est ça. je vais aller te mettre un set de trêve dans ces deux roches là, bam. C'est là que tu vu Puis écoute, faut que t'apprennes à contrôler comment pitcher les cartes. Moi je à 52 remorces, j'en ai pour 8 ans de trouver les cartes. J'avoue. Partout, tu sais. Là tu l'allumes, tu pitch pitches puis pas le vent. Chut. Bien. Je suis pas blindé mais non, c'est ça. Le truc des vilains, je me pas fait mal pour rien. Mais tu sais, c'est plus c'est pour ça que j'aime bien Batman, tu sais, il y a pas de pouvoir il est juste comme riche là. Mm hmm. Tu as des Moi c'est ça, je veux, je veux des pouvoirs pour être riche ou tu veux être riche pour avoir des pouvoirs. <rire> ouais aussi, sais, ça, je, Dans le fond, je veux juste être riche. Ah, d'ailleurs, euh, avant Spider-Man, je trouvais ça très drôle que on ait la, la bande annonce euh, à mon cinéma de euh, Justice League, puis ben Flash il demande de <rire> demander Bruce Wayne. C'est quoi ton pouvoir C'est quoi ton pouvoir Ben je suis multimilliardaire. Là, oui ben. oui oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors les bandes annonces je veux pas y voir mais tu sais quand t'es au cinéma puis tu sais j'étais avec des amis d'habitude je vois souvent au cinéma tout seul fait que je me mets des écouteurs puis je joue à mes games sur mon téléphone jusqu'à ce que les bandes annonces finissent mais quand t'es en gang c'est un peu plate de faire comme vos je commence à jouer à solitaire <rire> sur mon téléphone je me mets mes écouteurs je place mm -hmm. ça dans le tapis ouais j'ai bien écrit c'est bien désagréable Daniel je veux quoi écouter <rire> ouais. mais euh, ouais moi j'ai eu celle-là comme bande-annonce puis euh, j'ai eu Black Panther ah, non, comme, film super, pas eu. comme film de comme film de super-héros là mais euh, Justice League là je suis vraiment pas sûr oh. je sais pas moi j'ai adoré Batman vs Superman mais là il change de de comme des directeurs c'est plus uh, Zack Snyder fait que j's... ben il a fait uh, Zack Snyder il a fait comme le trois quarts du film c'est juste parce que là il est parti c'est Josh Whedon mais je sais pas je sais je sais pas ça, un entre, euh, comme ils ont fait avec euh, Suicide Squad non comment ça ils ont fait un ah et qu on, qu on a... des jokes ouais, un peu ils ont des fait des scènes puis ils ont changé le le l'humour le, le, le pacing un peu puis tout puis ça donne un film de merde là bon ah, oui, j'avais mais moi l'idée là mais oui mais... c'est un film super coloré puis ta présentation des personnages puis après ça ça tombe en noir et blanc <rire> C'est pas ça là, tu sais, j'exagère à peine. Mais je trouve ça plate parce que tu sais, j'ai l'impression qu'avec Justice League, tu sais, ils vont nous garancher les personnages. J'aurais aimé qu'ils fassent les les films des personnages, tu sais Wonder Woman là, je sais pas si tu l'as vu là. Oui. Euh, ben oui, c'est vrai que tu l'as vu. Mais euh, moi aussi je l'ai vu, tu sais, puis en tout cas moi j'ai trouvé ça super bon, tu sais j'aurais aimé avoir un, le Flash, Et le pourtant, a été ploggué dans un film déjà là. C'est pas possible De... Wonder Woman était dans Batman v Superman, puis elle a eu son origin story avant, là, après. Ouais, je sais, mais j'aimais ça, tu sais, ça le connaître plus, tu sais, Cyborg, puis connaître plus Aquaman, tout ça, puis avoir vraiment un film de Justice League parce que là, ils vont, ils vont être obligés de nous mettre des scènes de, tu sais, d'origine quand même, là, pour chacun des personnages pour qu'on comprenne un peu, tu sais. Puis, euh, tu sais, j'aimais ça pour pas les avoir. D'avoir un style d'Avengers ou est-ce que, bon, tout le monde est placé, là. ben bon, moi l'action tout le monde est placé tu sais dans Avengers t'avais Iron Man t'avais euh... ben t'avais Thor qui a eu son film t'as Captain America Cap... qui a eu son film Capitaine Il y a juste euh, Hawkeye puis Black Widow Black et Widow et Hulk. avait Hulk qui avait eu son film ben théoriquement oui mais en réalité c'est pas le même Hulk là. Non non, je sais, mais tu sais quand même là, tu on avait vu le tu on connaissait l'origine, mais tu sais Cyborg là, moi euh, je connais l'origine un peu là, mais tu sais pas plus qu'il faut Aquaman, euh, je connais plus ou moins ce personnage là, il y a juste Flash que Flash que en plus j'écoute la télé-série que je suis vraiment beaucoup là. Mais, mais tu, euh... je veux pas dire que tu sais que ça va être absolument bon puis impossible qu'il se plante là, c'est pas ça, c'est c'est juste que il y a possibilité de faire un bon film puis je préfère arriver là-bas en me disant hey, je vais avoir du fun puis être déçu que de partir avec un ça va être vraiment de la merde, puis d'aller là, puis qu'ils doivent se battre contre mon préjugé, tu sais. Ah oh non, je pense pas que ça va être de la merde, parce que moi, j'aime vraiment ces personnages-là, euh, tu sais, Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, mais euh, en tout cas, j'ai hâte. Mais j ai, j ai, la bande-annonce mais un peu Je suis comme fait complètement... « Oh! » Dossier à, à suivre. Ouais. Fait que première journée au bureau en tant que super-héros, Jonathan, tu ce sac de vous autres, puis moi, je <rire> euh, fais des tricks de, de skateboard. <rire> T'es juste pis son coche. skateboard en avant de la maison. Wouhou <rire> <rire> je vais gagner X Games. Fait que fuck you guys. <rire> ah, on est des merdes. Mais, okay. mais, vraiment, on n'est pas des bonnes personnes <rire> finalement. J'ai zéro la graine de au sparrow. Moi, oui, j'ai la graine. <rire> ah bon. bon. joke boss. Sur ce, Jonathan, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Si on besoin d'aide. Ecoute, <rire> euh, j'ai lâché Denis Lévesque. Maintenant, je fais même euh, quatre <rire> de... heures en 60 minutes. Ah RD. oui, ben oui. Oui. À la hauteur de tes de tes capacités. Exactement. Ben oui. Puis euh, sur Facebook aussi, j'en attends de surcoups. Puis Twitter, il y a jamais personne qui me qui m'ajoute. Tu m'as demandé quoi Toi, at the Gangji underscore B sur Twitter. Moi, je vous aime. Ajoutez-moi. Moi, Moi je suis une bonne personne. Puis je fais des des tricks de skateboard. <rire> <rire> ajustez moi c'est c'est cool. Fait que euh, sinon je vais gagner sur Facebook et euh, vous pouvez euh, m'entendre aussi euh, dans l'apoc euh, qui est en pause pour la saison estivale et dans un autre projet que on lance ouais, aujourd'hui avec euh, mon bon chum euh, Nicolas Thibault. Fait que euh, le nom c'est encore flou. Fait que j'aime pas euh, ton dernier choix de nom. Euh, c'est quoi le dernier toi. choix de nom Moins pitouin. Oui puis T'aimes pas non, ça Non, j'aime pas. Okay. Je déteste. Quand qu'on met un twi ou un moins là, je déteste là. Mais c'est pas grave, je t'écouterai pas. <rire> ok. Mais nous, anyway, même sur le show ensemble, tu m'écoutesais pas, vu que. Exactement. Ça, ça fait pas de changement. Là. Fait que euh, ben écoute, euh, ouais, moi aussi, je suis pas, euh, je suis pas convaincu. On va voir. C'est juste que, tu sais, on, on, on voulait faire comme hashtag les gens. Puis là, on a fait ah, oh, il y a les gens jambons. Euh, Puis là, on voulait euh, aussi euh, peut-être comme euh, les dudes. qu'on des deux dudes, tu sais, mais il y a une troupe de théâtre de rue, man, qui s'appelle les dudes, tu sais, je voudrais pas me battre contre du monde qui font de du skateboard puis qui qu savent jongler là. Tiens vous. Tu sais c'est comme. C'est euh, juste le feu, toi et moi. C'est juste toi et puis moi que j'aime pas. Ouais. Toi et moi sur le divan, je sais pas, n'importe quoi. Là. Ouais mais ça il y a divan quoi ça. Ouais. Mais c'est pas grave. Je euh, me disais ah ce serait drôle de s'appeler les coques. <rire> mais dans du Quest, ils font plein de jokes de cote tu sais ah, là, ouais. fait que euh, tu sais c'est comme non fait écoute c'est tough de trouver un nom court cool, puis original puis le fun euh, pour un podcast au Québec fait qu'on va, ouais, euh, ouais, ouais. qu va pas nous stormer là puis je pense qu'on va faire le show euh, le premier en disant euh, ben, y a pas de nom encore là mais ben les le, tu peux l'appeler le, le sans nom aussi là. ouais mais je pense que ça va faire tu vois on va être obligé d'avoir une bannière jaune puis d'être livré en troclet, là <rire> pas sûr en tout cas suivez le projet là. On, va tenir, euh, on va vous tenir au courant là, éventuellement c'est bon. mm -hmm. euh, ça. Voilà. ça ça fait le tour de la réalité augmentée nous autres euh, en tant que collectif en tant que groupe en tant que oui. show on a aussi des réseaux sociaux at réalitéhug facebook.com réalitéhug réalitéhug.com et euh, on a une adresse courriel où est-ce que personne écrit fait que, <rire> euh, fuck off fuck off je le même plus Ils mangent mange la boîte, ils savent comment nous rejoindre. On est tellement rendu qu'on Depuis le chaud 200, cents, on s'assagde tout. Mais on attend vos commentaires. Sur la, musique, sur la comédie musicale, <rire> la proposition de comédie musicale qu'on qu'on vous a faite, c'est quasiment sérieux. Quasiment. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon restant de journée slash nuit euh, soir euh, week-end whatever quand est-ce que tu nous écoute. Merci Jonathan. Eh, merci à toi. Et euh, on vous dit euh, à la prochaine. Là. Ben ouais, on dit ça. Euh, merci d'avoir été là. Bye bye. Bye bye.